Chapitre 2. Morou Une semaine plus tard, Morou arrive sur l'île et pousse son bateau sur la plage. Lorsque Tristan arrive, il éloigne son bateau de la plage. « Pourquoi éloignes-tu ton bateau ?» demande Morou. « Tu en auras besoin quand tu décideras de t'enfuir. » Tristan le regarde courageusement et dit « Je ne m'enfuirai pas car je n'ai pas peur de toi. Souviens-toi, un seul homme quittera l'île vivant. Morou rit et soulève sa grande épée. Tristan soulève aussi son épée et le combat commence. Tristan est jeune et agile et il se déplace rapidement. Morou est lent et lourd, mais il est très fort. Tristan saute à droite, puis à gauche et bientôt Morou est fatigué. Mais il continue à se battre. Le combat dure plusieurs heures. Soudain, Morou frappe la jambe de Tristan avec sa grande épée. « Il y a du poison dans mon épée !» dit Morou en riant. « Si tu ne trouves pas quelqu'un pour te soigner, tu vas mourir Et très peu de personnes savent soigner cette blessure !» Tristan, en colère, soulève sa lourde épée, frappe le aume de Morou et le blesse gravement à la tête. Un petit morceau de l'épée de Tristan se brise et reste planté dans la tête du chevalier. Le géant irlandais tombe par terre, presque mort. Le soir, les hommes de Morou arrivent sur l'île. Ils sont très surpris de voir le chevalier par terre, blessé. Ils mettent Morou sur leur bateau et le ramènent en Irlande, où il meurt. Sa sœur, la reine d'Irlande, est très triste car elle aime beaucoup son frère. Elle retire le petit morceau d'épée de la tête de Morou et le place dans un coffret bleu dans sa chambre. « Un jour, je vengerai mon frère. Je retrouverai l'homme qui l'a tué » pense-t-elle. Tristan revient au château de Tintagel, mais il est très malade à cause de sa blessure. Le roi Marque appelle les meilleurs médecins de Cornouailles, mais ils ne peuvent pas l'aider. « Tristan doit aller en Irlande pour soigner sa blessure !» dit un vieux médecin. Puisque le poison vient de là-bas La reine d'Irlande connaît tout sur les poisons et les herbes Elle peut le guérir Tristan doit immédiatement partir pour l'Irlande Dit le roi Marc Préparez un navire Tristan s'habille comme un ménestrel Et prend le nom de Tantrice Car il ne veut pas que quelqu'un découvre son identité Il joue du luth et chante merveilleusement bien Les Irlandais aiment beaucoup ses chansons un jour, le roi Gormont entend le ménestrel et le fait venir au château. Le roi Gormont et la reine ont un seul enfant, la princesse Ise. Elle a de longs cheveux blonds, d'immenses yeux bleus et un très beau sourire. C'est la plus belle jeune fille du royaume. Tout le monde parle de sa beauté. Le roi veut qu'Ise joue du lutte, mais il n'y a pas de bon maître en Irlande. Tantris entre dans la grande salle du château avec son lutte. Il marche lentement à cause de sa blessure. « Tu es le célèbre ménestrel Tantris ?» demande le roi Gormon. « Oui, » répond Tristan. « Qu'est-ce que tu as à la jambe ?» demande le roi. « J'ai été blessé pendant une terrible bataille, » dit Tristan. « On dit que tu joues du lutte merveilleusement bien, » dit le roi Gormon. « Joue quelque chose pour moi. » Tristan joue du luth et chante une belle chanson. Le roi est très content. « Peux-tu apprendre à ma fille Iseu à jouer du lutte ?» demande le roi. « Bien sûr, » répond Tristan. « Très bien, » dit le roi. « Tu peux rester au château. La reine va soigner ta blessure avec des herbes spéciales et toi, tu vas apprendre à jouer du luth à Iseu. »« Merci, sire, » dit Tristan. Heureusement que tout le monde croit que je suis un ménestrel, pense Tristan. Ma jambe va guérir et je vais pouvoir rentrer encore noyé.